Ça se pourrait. J'avais dit mon lot, je le destroy. Cet homme est dangereux. On dit qu'il est capable de s y n t h o n i s e r Impossible. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Il arrive que l'implant ne prenne pas. Ils se comportent de manière troublante à leur réveil. et On les retrouve errant s comme des enfants perdus. Mais celui-ci était différent, et...、Oui. Le docteur n'a rien signalé à son p r o p o s Il a omis de nous faire son rapport. Et monsieur Rapide Il n'y a plus de monsieur Rapide. Monsieur Rapide mort Monsieur Rapide mort Oui Pauvre, pauvre Monsieur Rapide. Monsieur Livre est-il au courant Devrions-nous l'ignorer, Monsieur Main Nous avions espéré en savoir davantage avant de vous en faire part. Il nous faut l'ignorer jusqu'à sa capture. Nous devons avoir cette date.